Unité 8, leçon 4, phonétique. Répéter. Concert à l'Orient. Le théâtre est plein. La scène est pleine de musiciens, de musiciennes. Rythme cubain, chanson cubaine. Les Bretons chantonnent, contents du programme.